Don't, Don't stop, stop. music. The music got me spinning around and around and around and around The music got me spinning around and around and around and around Oh, it's got me spinning around and around and around I'd like to make this groove sincere Bass bumpers in the house, we're gonna funk it real Rock the place Can we take it to the max? 95-30 avec à l'instant un gros souvenir rétro-dance, le groupe Bass Bumpers et le morceau de Music's Gats Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre. Bon réveil, c'est une émission spéciale. On est en direct ce samedi. J'espère que les fêtes de Noël se sont très bien passées. En route vers le nouvel an, en route vers l'année 2008 avec des programmes spéciaux tout au long du week-end sur Galaxy, fréquence 95.30, Le meilleur de la musique électronique toute l'année, avec euh, de la rétro encore pour cette émission. Jusque midi, une spéciale 100% souvenirs. On redémarre avec le groupe Blue Ocean, le titre Touch Me. N'hésite pas à nous écouter sur Internet directement en un clic, live.galaxyfm.com C'est reparti pour la rétro. 10h25, on est en direct, émission spéciale 100% souvenirs et rétro jusqu'à midi un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent à travers le portail web de Galaxy live.galaxyfm.com on nous écoute jusqu'à Lyon et un petit bonjour à tous les Lyonnais, même les Lyonnais qui sont ici dans la région et qui viennent passer les fêtes de fin d'année avec des amis, un petit clin d'œil aussi à Kamel un copain, un clin d'œil à tout le monde et à tous les clubbers qui ont connu ces morceaux ces excellents morceaux rétro depuis plus de 15 ans, on continue dans le même style le style souvenir avec tout de suite le groupe Inner City, direction le début des années 90, le morceau Big Fun. Galaxy. Galaxy. Music. For Happy People. Happy People. La machine à voyager dans le temps Et démarrer, ça y est, on est bien chaud et de retour sur le début des années 90 avec le groupe Inner City, Big Fun on fait un break au niveau de la rétro le temps de faire un petit tour d'horizon des principales informations de proximité, avec deux informations à retenir, nous sommes dans les fêtes de Noël, en période de fête, donc un petit peu de solidarité ne fait pas de mal avec l'opération Un Enfant, Un Jouet Un Sourire, puisque c'est une opération organisée par la Croix-Rouge française qui poursuit cette opération Un Enfant, Un Jouet jusqu'au 31 décembre, vous pouvez déposer vos jouets et cadeaux dans les cadis situés à l'entrée des magasins. Il sera ensuite distribué aux enfants défavorisés lors d'une grande fête de fin d'année. La liste de toutes les grandes surfaces et magasins qui participent sur Wattrelo est disponible en composant le 03 20 02 81 72. Je répète, 03 20 02 81 72. Autre collecte de jouets, cette fois-ci pour Tourcoing. Les jeunes en formation de CAE organisent cette collecte pour les enfants des foyers tourquenois avec des cadeaux qui seront remis fin décembre lors d'une fête avec goûter et spectacle. Vous pouvez les déposer directement au CAE situé 36 rue Marcel Hainaut à Tourcoing. Toutes les informations complémentaires au 0320 25 53 54. Je répète 0320 25 53 54. Tu retrouves toutes ces informations de proximité en un clic sur internet www.galaxiefm.com. Rubrique informations de proximité. On continue en musique euh, dans cette 100% rétro au centre système pour les fêtes de fin d'année jusqu'à midi avec tout de suite le groupe Subliminal Cuts et le morceau Le Voix le Soleil. With Music remains on top. So, higher in the sky. On vient d'approcher le mi-parcours de l'émission, 10h44. Merci d'être connecté sur le live.galaxyfm.com. On fait un petit break au niveau de la rétro, on fait un petit tour d'horizon des principales soirées marquantes à ne pas manquer pour ce samedi. 29 décembre avec euh, du côté du Bliss Club la soirée résident et aux côtés de 6PO et Flamme pour euh, cette soirée résident à la bûche le Saturday's News Station concept mixé par Xtian, Silver Sea et Frank G à l'Escape Concept soirée résident également avec Dave, Luke et Huggy Anton à l'âge de zoo le concept Saturday's avec Chris, Simaï et Johan au Pulse Factory les résidents CP, Michael Forza et puis Victor et au Zoo Club soirée spéciale champagne et caviar avec Serum Bad People et puis Romanes tu auras remarqué que dans tous les clubs de la région pour ce samedi euh, ils sont tous calmes puisqu'on se chauffe pour les soirées du nouvel an donc un peu partout ce soir ce sont des soirées euh, résidents avec euh, les principaux DJ euh, que tu connais d'habitude par contre tout à l'heure on fait un bref rappel et tour d'horizon des principales soirées marquantes cette fois-ci pour le nouvel an le 31 décembre et j'aurai à l'occasion euh, des passes à te faire remporter donc pour le lundi 31 décembre au soir pour le Bliss la Bûche et le Pulse Factory je t'en dis quelques mots d'ici quelques instants le temps de s'écouter Westbam avec le Mayday en thème. remains on top. J'ai réuni sur la galaxie. Mm -hmm. J'ai galaxie. dat je het Desperation, le morceau Hour Reservation, tout à l'heure entre 18h et 19h30 émission spéciale à ne pas manquer un tour d'horizon complet des 40 morceaux euh, préférés de Galaxy, le Best of 40, Eurotop 40, tout à l'heure entre 18h et 19h30 émission en direct, J'y serai, Hubert sera, Guillaume peut-être, émission donc à ne pas manquer entre 18h et 19h30 cet après-midi, euh, plus d'informations 03 20 83 57 57 ou sur internet directement en un clic, le forum de Galaxy, www.galaxyfm.com On vous attend nombreux ce soir entre 18h et 19h30 pour ce spécial Best of 2007, 40 meilleurs morceaux, euh, les 40 morceaux les plus diffusés sur l'antenne depuis janvier 2007. On continue en rétro, un dernier morceau qui nous emmène jusqu'au cap des 11h. Souviens-toi, c'était Légende B avec Salon Galaxy. 6. Galaxy, music for happy people, happy people. Morceau rétro dans Centre Système, cette spéciale 100% rétro. La dernière émission de l'année, en est en direct et c'est comme ça jusque midi. Bienvenue à toi si tu viens de nous rejoindre, bon réveil. On continue avec de la rétro, le groupe Red Screen, le morceau New York Philharmonic remixé par Mister Sam qui démarre cette seconde partie d'émission. Et on se retrouve juste après pour faire le point ensemble des soirées du week-end du Nouvel An. C'est parti Galaxy. out of time. time. avec le groupe solide. Et le morceau Tears ont fait un tour d'horizon des soirées à ne pas manquer pour le lundi 31 décembre veille du Nouvel An avec tout d'abord pour le Bliss Club la soirée du Nouvel An avec les résidents 6PO et Flamme à la bûche Happy New Year soirée spéciale avec Samuel Sanders versus Noba les Chicago Zone, Mark Wivka Greg C, Massive and the Rebel Ivan Fifi, Lorenzo, Franckji versus Alex Kea et puis Malcolm B à l'Escape Concept New Year Celebration avec Dave Luke, Kevin Hawkins et Huggy Anton, à l'âge de zoo That's New Year Eve avec Chris, Johan, Simai, Fredosh et puis Beat Ben, Pulse Factory New Year's 2008 avec Johan, DJ Jean, Jérôme B, Victor et Michael Forza et on termine avec le Zoo Globe la Wild Fiesta New Year 2008 avec Ludo, les Bot People, Arnaud Thomas et Sed euh, voilà toutes les informations, tu peux repartir avec des passes, des entrées gratuites pour ces soirées spéciales pour le nouvel an j'ai des entrées à vous faire emporter pour le Bliss, la bûche l'Escape et puis le Pulse Factory, Les trois premiers au 03 20 83 57 57, je répète, 03 20 83 double 57 repartent avec leur entrée gratuite pour la soirée du nouvel an. Soit au blis, soit à la bûche, soit à l'escape ou le Pulse Factory. Vous m'appelez, tu remportes le, le, le pass gratuit et puis tu sors gratos le nouvel an le 31 décembre grâce à Galaxy. On continue en rétro avec Catapilla. Galactique. avec le groupe Solide encore eux avec le titre Fall Down on Me un petit clin d'œil à tous ceux qui ont remporté leurs entrées pour le réveillon Christophe, Grégory, Laurent et Mohamed pas de panique pour les autres ceux qui ont joué mais qui n'ont pas remporté leur entrée gratuite il y aura d'autres passes gratuits à remporter avant le cap des midis pour les soirées spéciales organisées dans le cadre du Nouvel An donc restez calés 9, 5, 3, Galaxy pour le meilleur de la musique électronique. On continue en rétro avec tout de suite Cara Ika, le morceau common. Et puis, n'oublie pas, tout à l'heure, cet après-midi, entre 18h et 19h30, émission spéciale, un best-of 2007, les 40 meilleurs morceaux, les 40 plus gros cartons diffusés sur Galaxy en 2007, depuis janvier. Émission organisée et animée avec moi-même, Hubert et Guillaume, tout à l'heure, entre 18h et 19h30, un Eurotop spécial 40, best-of 2007, émission à ne pas manquer. Et un petit clin d'œil à tous ceux qui nous écoutent sur le live.galaxyfm.com On continue en musique avec Karaïka Common C'est reparti pour la rétro 95-30, encore un très joli morceau signé de Zion, avec le titre No Fate, sorti en 1993. Un rapide coup d'œil sur la grille des programmes pour ton après-midi. Tout à l'heure, tu as rendez-vous avec DJ Dust pour une 100% rétro, la dernière de l'année, entre 14h et 16h, suivi entre 16h et 18h par Ocos et S2. Entre 18h et 19h30, émission spéciale, un best-of de l'année 2007, émission en direct avec Hubert, Guillaume et puis moi-même, au platine, pour ce best of un Neurotop 40 les 40 morceaux les plus diffusés depuis janvier 2007 sur l'antenne les 40 plus gros cartons en techno sortis en 2007 donc un vrai best of jusqu'au 19h30 entre 19h30 et 20h30 Claude Monet au platine suivi à partir de 20h30 et jusque 23h de Nico Co émission House le concept refresh à partir de 23h et jusqu'à 1h Jérôme B party house cette nuit et puis demain matin tu as rendez-vous pour un maximum de bonne musique avec Pascal Mancini entre 10 h et midi. On continue dans cette 100% rétro, la dernière émission sans système de l'année, euh, avec encore un autre souvenir, sorti cette fois-ci en 1994, le groupe Sloan Strangers et le morceau Mind Over Matter. ¿Qué se, <tose> que se, <tose> avec le groupe de Freak et Maxims pour le morceau Distant Stab. Dans moins de 10 minutes, tu as rendez-vous avec Jimmy pour le concept Spiritual Choice entre midi et 14h. D'ici là, on s'écoute encore de la rétro jusqu'à midi avec tout de suite excellent souvenir de l'année cette fois-ci 1996 dans le cadre de cette émission 100% rétro, la dernière sound system de l'année. C'est Paragliders avec le morceau Share of Bitterness remixé par Freefall. Galaxy, Galaxy. music for happy people. Happy people. morceau de l'émission avec le groupe Paragliders, le morceau Share of Bitterness remixé par le groupe Free Fall. un dernier morceau, CM Dream Universe qui nous amène jusqu'à la fin de notre émission, la dernière Sound System de l'année, tout à l'heure entre midi et 14h tu as rendez-vous avec Jimmy et Mano pour une 100% rétro émission spéciale Spiritual Choice Galaxy, Galaxy. Galaxy. Don't, Don't Stop, stop. Music On vient de terminer notre émission avec ce souvenir CM avec le morceau Dream Universe avant de laisser les platines à Jimmy et Mano pour leur émission spéciale Spiritual Choice 100% Retro un dernier tour d'horizon des principales soirées marquantes pour le réveillon du nouvel an avec pour le lundi 31 décembre du côté du Bliss Club soirée Resident Knife avec au platine DJ po et DJ Flamme, à la bûche Happy New Year avec Samuel Sanders versus Noba, les Chicago Zone au platine Marc Wivka, Greg C Massif and the Rebel Even, Fifi, Lorenzo, Frank J versus Alex, Kaya, Malcolm B tout ce petit people, tu le retrouves à la bûche pour la soirée spéciale Nouvel An. On continue avec l'Escape Concept, la New Year Celebration avec Coplatine, Dave, Luc, Kevin, Hawkins et Huggy Anton. À l'âge de zoo, that's New Year's year, v, soirée spéciale, forcément avec Chris, Johan, Simai, Fred Hush et Big Ben. Au Pulse Factory, la New Year 2008 avec Johan, DJ, Georges, Jérôme B, Victor et Michael Fanza. Et on termine avec le Zoo Club, la Wife Fiesta New Year 2008 avec Oplatine, Ludo, Bot People, Arnaud, Thomas et Seth. Tu retrouves toutes ces informations en détail en un clic www.galaxyfm.com rubrique informations soirée. Pour te remercier de ta fidélité, j'ai des entrées à te faire remporter pour ce réveillon du nouvel an. Le Bliss Club, la bûche, l'Escape et puis le Pulse Factory. Tu nous appelles 03 20 83 57 57 et tu rentres gratos le nouvel an dans tous ces clubs grâce à Galaxy. Je te laisse en compagnie de Jimmy et Mano pour leur émission 100% rétro Spiritual Choice. Je te donne rendez-vous tout à l'heure entre 18h et 19h30 pour une émission spéciale Best-of 2007 avec les 40 plus gros cartons de l'année 2007. Un Eurotop spécial 40 Best-of 2007. A tout à l'heure. Ciao. Galaxy, galaxy, galaxy.